Yeah. Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux chez lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux Je ne les garde pas pour me faire remarquer Ni parce que je trouve ça beau mais parce que ça me fait Oh yeah L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant C'était Yvette Orner qui jouait de l'accordéon Ton accordéon me fatigue Yvette Si tu jouais plutôt de la clarinette oh yeah. Mon meilleur ami si vous le connaissiez Vous ne pourriez plus vous en séparer L'autre jour il n'était pas très malin Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train Oh yeah Oh yeah Avec mon petit cousin qui a 10 ans On regard des gros à la télévision nous il a dit bonne nuit mon bon ami est parti danser le jerk au Le juge a dit à Jules vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules vous aurez 20 ans. Je a dit quand on aime on a toujours 20 ans. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro Et Johnny Halliday encage jamais Drano Oh yeah Oh yeah, si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah, j'ai reçu une lettre de la présidence me demandant Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays Mettez la pilule en vente dans les monoprix